Mosaïque. Bonjour, chers auditeurs, auditrices de la radio Issanganilo. Heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Mosaïque pour parler, négociation ou pour parler ou dialogue entre Burundais en vue de résoudre la crise qui date d'avril 2015. Où en est-on aujourd'hui et quelles attentes pour l'avenir? Le facilitateur Benjamin Kappa, au terme de sa visite à Bujumbural au 9 décembre, a bien déclaré qu'il ne peut pas réunir autour de lui des personnalités ayant des dossiers en justice. Peu après, il a été récusé par certaines organisations de la société civile et la plateforme de l'opposition, s é n a r è d e Ainsi, des questions peuvent être posées, notamment qui participera ou qui ne participera pas dans le prochain round du dialogue prévu prochainement à Arusha. Si certains protagonistes sont écartés d'office et les autres décident de se retirer, où réside le caractère inclusif des pourparlers interbourondais prônés par les uns et les autres Quelle finalité Et bien d'autres questions encore. Pour tenter des réponses, quatre invités sont sur le plateau. Willy Niamitwe, c'est le conseiller principal et chargé de la communication à la présidence de la République. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je salue les auditeurs, je salue aussi ceux qui sont autour du plateau avec lesquels on va dialoguer aujourd'hui. Joseph Nakarutimana, c'est le secrétaire adjoint du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Il y a aussi Fénias Nigaba, qui est le porte-parole du parti Savanya Frodebou. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir invités et je remercie les auditeurs. Et puis, il y a Pierre Claver s e n g i o u m v a analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. La mise en onde est assurée par Albert n w u a y o Francine Ndeokugayo est à la réalisation. Et au micro, vous retrouvez Léon Sevitalivo. Encore une fois, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre émission Mosaïque. l a première question, je l'adresse à vous, Willy n y a m i t w e k o n s e e n communication à la présidence de la République. Après la visite du facilitateur Benjamin Kappa à Bujumbura, comment appréciez-vous cette visite? Cela a été dit, et je peux peut-être répéter encore une fois pour ceux qui n'ont pas suivi、mmh. c'est une visite qui s'inscrit dans d'autres visites d'autres partenaires et d'autres a u t e s personnalités qui veulent en savoir plus sur、euh, le Burundi.、Mmh. C'est une visite qui a été couronnée de succès parce que le facilitateur a pu se rendre compte. Par lui-même,、euh, de la situation réelle qui prévaut au Burundi et des efforts que fournissent les Burundais dans la consolidation de la paix et、euh, la lutte contre la pauvreté. Donc, il a pu se rendre compte de la réalité et j'apprécie、euh, à sa juste valeur cette visite qui, après celle du Conseil de sécurité, d'autres chefs d'État de l'Union africaine et d'autres hautes personnalités,、euh, finissent finalement. Par、euh, montrer devant la face du monde que le Burundi est un pays en paix, contrairement à ce qui, ce qui est véhiculé par、euh, certains détracteurs du pouvoir ou du Burundi、euh, sur les réseaux sociaux, et que finalement, les Burundais sont en train, petit à petit, de consolider leur édifice, le Burundi. En quoi les propos de Benjamin Kappa, il semble que le dialogue qui, qui est initié à Arusha, en Tanzanie, semble. Pouvoir se terminer bientôt. Non, mais c'est des propos qui、euh, ont un sens、euh, de franchise.、Mm. Il a été franc sur、euh, divers sujets、euh, de l'actualité. Quand vos confrères lui posaient des questions, il n'y est, est pas allé par、euh, quatre chemins.、Mm. Il a été direct. Il a dit les, les choses en utilisant des mots qu'il faut à la place qu'il faut. C'est le même point de vue chez le parti、euh, SNDD-FDD au pouvoir. Honorable Joseph Nakartimana.、Euh, L'appréciation de la visite de Benjamin Kapa aujourd'hui. Pour, pour nous, comme parti au pouvoir, nous considérons que sa visite était une bonne chose parce que, comme il a une mission aussi noble, il devait se rendre sur terrain et constater lui-même, vivre lui-même ce que vit le rythme où vit le Burundi aujourd'hui. Parce que, vous savez, Nous avons été victimes de beaucoup de, beaucoup de calomnies.、Hein. On nous a accusés de tous les maux. On, nous a, on a menti sur nous. On a exagéré sur nous. Il、Chou、fallait de que. Vous êtes avec le DFDD oui, oui. On a parlé <rire> d'Imboné l a c o u l é qui, jusqu'à aujourd'hui,、euh, euh, sont armés de machettes d e g o u r d i n et qui tuent à chaque coin de rue. Et ça continue. On a parlé d'un génocide. Il y en a qui parlent de milices Là, c'est même, même doux. On, on, on invente même le pire, des choses de, de, de, du e choses s d pire. Alors, pour nous, q u i viennent ici, ce fut une très bonne chose. Et nous pensons qu'avec cette visite, il pourra alors prendre des décisions conséquentes. Et nous sommes derrière lui, nous le soutenons. Et les décisions qu'il prendra dans sa noble mission. On sait que c'est un homme d'expérience, c'est un ancien chef d'État qui a travaillé, qui a aidé les Burundais pour、euh, ficeler et, et, et aboutir à l'accord d'Arusha. Il connaît、euh, les hommes burundais politiques, il connaît les charlatans politiques. C'est un homme que nous respectons beaucoup et nous espérons beaucoup、euh, par rapport à. au Travail qu'il accomplira. Il connaît les charlatans, vous semblez lui、euh, rejoindre lorsqu'il dit par exemple qu'il y a des gens, des personnalités, des protagonistes a b Absolument, qui, absolument. Qui, qui, qui, qui, qui auraient perdu la raison. Absolument. Quand、euh, j'ai parlé de, de, de mensonges qui nous, ont,、euh, fait, qui nous ont fait perdre du temps, c'est qu'il y a des hommes burundais. Des figures politiques du Burundi qui, ont, qui savent jouer la manipulation, qui savent manipuler le monde et lui faire croire que c'est des figures politiques avec des millions et des millions de, de membres derrière, avec des consorts, alors qu'ils ne le sont pas. Et il faut être réaliste.、Mmh. Là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas là où on était il y a une année. Et là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas là où on était en 1993.、Mmh. Être réaliste. Quand on voit les faits sur terrain, ça aide beaucoup à avancer. Il y a certainement, alors, il、euh, y, y a des gens、euh, qui peut-être avaient rêvé de pouvoir l'avoir,、euh, l'entraîner dans leur manipulation. Ils doivent être déçus, hein? Ils doivent être déçus et ils, peuvent, ils ne peuvent pas ne pas crier. Est-ce qu'il est mieux placé pour dire qu'il y a des gens qui sont considérés comme des fous alors que... Je pense que c'est un mot que vous semblez peut-être sur lequel vous insistez et que peut-être <rire> le contexte ou l'environnement ou le sens dans lequel le, il a dit, c'est peut-être pas ça. Parce que vous semblez vouloir dire qu'il qu n'avait pas mesuré les mots. Et、il faudrait peut-être、euh, vous-même. Il faut le、euh, respecter. Oui, il faudrait peut-être vous-même l'approcher pour lui demander、euh, ce que ça, ça voulait dire. Mais réellement et sincèrement,、mmh. quand vous êtes ici,、mmh. quand vous entendez des Burundais qui, d'ici ou de l'extérieur, parlent encore de mandat, parlent encore d'élections,、euh, parlent encore de consorts,、mmh. ils sont à côté de la plaque. <rire> C'est la même question au Parti s a n r w a n i f r o d e b o Fénias Nigaba. Vous êtes le porte-parole du parti. Vous venez d'entendre les avis de Willy n i a m i t w e à la présidente de la République, le, les propos, les propos de, de Joseph au sein du CNDD-FDD. C'est la même considération chez vous Offre-de-bout. Non, ce n'est pas une、ah, considération. L'offre-de-bout a, a, a sa manière de voir les choses.、Mm. Bon, d'abord, nous, nous, nous avons salué l'avenir, la, l'arrivée de M. Moukapa, du président m o k a p a ici, et dans notre pays, le Burundi. Il y avait un silence d'eau. Vous l'aviez souvent réclamé. Effectivement, nous, nous voulons sortir de cette cet impasse.、Oui. Nous voulons une solution à, à ce problème politique.、Mm -hmm. Alors, il, il vient de passer presque six mois dans un silence. Alors, il faudrait maintenant voir comment relancer le dialogue i n t e r b o u r u n d a i s Et il dit aussi que d'ici six mois, d'ici les, les six autres mois, il y aura un accord. L'accord entre qui et qui a v o i l les、ça. protagonistes au conflit, c'est ça, les parties prenantes. <rire> voilà,、mmh. c'est ça. Quand il y a un conflit, c'est qu'il y a des parties, il y a des parties qui, qui sont en, en conflit. Alors, le conflit détériore d'abord les relations. Vous voyez maintenant les relations entre le gouvernement et les partis politiques,、mmh. le les relations entre <rire> le gouvernement et la société civile, entre le gouvernement et les médias, entre le gouvernement et les confesseurs. Vous voyez que les, les relations ne sont pas du tout bonnes.、Mmh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il faut voir comment maintenant établir cette relation、mmh. à travers le dialogue, le dialogue. Quand il y a un conflit. Les protagonistes peuvent s'entendre et trouver les, la solution eux-mêmes.、Mm -hmm. Mais quand ils ne parviennent pas à trouver cette solution, il doit y avoir une, une, une tierce personne.、Mm -hmm. C'est ça, c'est le rôle maintenant du facilitateur. Maintenant, le facilitateur est venu.、Mm -hmm. Le facilitateur a été nommé par la sous-région, le président Moukapa. Pour lui, il veut relancer le dialogue. Mais même s'il est venu, la déclaration qu'il a faite,、mm -hmm. il y a eu quelque chose. Qui a essayé de déplacer le mot inclusif, l'inclusivité dont, dont on souhaite.、Mm -hmm. Quand il dit qu'il y aura des personnalités qui ne vont pas participer dans le dialogue,、mm -hmm. c'est-à-dire qu'on veut écarter certaines personnes, alors que ces personnes-là ont quelque chose, ont une contribution à faire. Ils ont une contribution, alors que la justice a quelque chose à les reprocher. Est-ce que, est que la justice,、mmh. la justice burundaise、mmh. a déjà tranché Il y a une présomption d'innocence.、Mmh. Il faut laisser au moins, s'il le faut, voir comment faire une immunité provisoire pour ces personnes pour qu'ils participent à ce dialogue. Si le pouvoir dit que ces, ces personnes sont recherchées,、mmh. alors que, pourquoi est-ce q u i l s sont r e c h e r c h é s Quelle a été la cause de tout cela、mmh. Il y a quatre étapes que, dont nous devons respecter.、Mmh. Est-ce qu'ici, au Burundi, il y a un problème Il faut d'abord que les protagonistes s'entendent. Est-ce qu'il y a un problème Pour l o f f r e de débout, il y en a. Il y a une crise.、Mm -hmm. Il y a une crise. Deuxièmement, quelles sont les causes de ce problème Il、mm -hmm. faut d'abord identifier ces causes. Il y a beaucoup. Y a les causes de, de ce problème. Trois, quelles sont les solutions possibles pour trouver une solution à ce problème、mm -hmm. Alors, quatrièmement, il faut maintenant faire une planification l e s activités à faire. Mais le problème, m u k a p a le président Moukapa, vous voyez qu'au lieu de passer sur ce processus, On veut faire, un, le, le, le, le, disons, le raccourci, le problème, et aller directement sur, sur la planification. Nous, nous ne voulons pas cela. Nous voulons passer sur ces étapes pour trouver une solution. d u r a b Le que Kappa ne reconnaît pas qu'il n'y a pas de problème dans bon, le pays. Bon, il connaît qu'il y a un problème.、Mmh. Mais la façon dont il veut résoudre ce problème,、mmh. c'est là où nous voyons qu'il y a un problème. Parce qu'il veut exclure quelques, quelques personnalités.、Mmh. Alors que ces personnalités ont, ont une contribution à faire. C'est ça le problème. Nous, nous voulons l'inclusivité.、Mmh. Nous voulons que tout le monde participe à ce dialogue. Parce que le, le passé nous a déjà montré. n o u Souvenez-vous, a déjà, déjà m n t r é、mmh. s o lorsque le sein des défis de se trouvait au Maki,、mmh. on a fait des négociations d'Arusha on essayait de, de, de, de faire des tricheries. Est-ce que ça, ça a abouti、mmh. À la fin, on a, on a, on a été obligé d'amener au sein de DFDD sur la table de négociation、mmh. et la s s o c i a t i o n a été trouvée.、Et、on a eu l'accord d'Arusha, on a eu la constitution. Voilà les outils maintenant que, sur lesquels nous marchons et qui sont vraiment. Ça a permis au b o r u n d i d'avoir la paix. Qu'il y a maintenant un problème au niveau de ces outils, alors que le président Moukapa était aux affaires. Il connaît le problème. Il devrait être le premier à soutenir, à. Trouver des solutions. Parce qu'il connaît l'esprit de la Cour d'Aroucham. a i s il promet qu'il va, qu va trouver des solutions. Ah, nous, nous attendons, on va voir. Mais、mm -hmm. nous prenons l'inclusivité.、Mm -hmm. Nous, nous voulons l'inclusivité. Des solutions des, des solutions qui. Pour... Qui qu soient durables. Effectivement.、Mm -hmm. Alors, s'il va trouver des solutions, il f a u t a alors que les parties prenantes aient certaines responsabilités. Vous voyez qu'il y a des. Au niveau du pouvoir, on veut minimiser.、Et、on dit, dit qu'il n'y a pas de problème. On dit que le Burundi, ça va. Tout, tout, tout va bien. Minimiser, je crois que Willy n i a m i t w e aura à dire à propos. Mais、eh, passons la parole à Pierre Claver Nsengioumva, analyste politique. Quelle analyse faites-vous justement de l'étape en cours du dialogue entre Burundais au regard des positions des uns et des autres parmi les protagonistes au conflit burundais Je dirais que.、Euh... D'emblée, il semble que le, le facilitateur dans le conflit、euh, actuel a montré qu'il y a une partie qui、euh, se trouve dans ces négociations、euh, qui n'a pas raison. Et je crois que、euh, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a signalé aussi que ceux qu'il a semblé exclure de ce processus n'ont jamais fait partie de, de son initiative. Output de l'initiative régionale. Vous voulez、euh, parler de la plateforme SNRF é a Exactement.、Mm. Mais、euh, je pense que、euh, c'est、euh, aussi un problème de communication au niveau、euh, du Burundi,、euh, parce que euh, pour euh, euh, la plupart des auditeurs qui ont suivi, soit sur、euh, les radios burundaises ou bien sur euh, euh, certains médias comme、euh, BBC ou bien La Voix de l'Amérique, Euh, on est habitué à entendre、euh, le Sénarède comme、euh, une partie、euh, dans ces négociations. Alors, je pense que,、euh, au vu de ce que le médiateur a dit,、euh, en qualifiant une partie, euh, donc, euh, nommément euh, ces gens qui、euh, sont du Sénarède comme、euh, étant hors de leur esprit, comme ce qu'il a dit en anglais, out of their minds, je pense que c'est. C'est un,、euh, euh, euh, un problème qui s'annonce. Et d'ailleurs, je crois qu'ils n'ont pas tardé à le m o n t r e Les problèmes qui s'annoncent. Les problèmes qui s'annoncent, disons, les conséquences commencent à se faire、mm -hmm. sentir avec、euh, l'annonce, bien sûr, de, de la plateforme s e n a r e d comme quoi il se s retire n t de ces négociations,、mm -hmm. euh, de ces pourparlers. Donc je crois que、euh, c'est plutôt aujourd'hui l'occasion de voir、euh, comment. Si、euh, pour parler,、euh, il va y avoir, comment ils vont se faire avec qui, voir quelle formule probablement le médiateur va utiliser euh, pour euh, justifier que le dialogue aura été inclusif, tel que cela est demandé par plusieurs、euh, partenaires du Burundi, que ce soit、euh, au niveau de la région, de l'Union européenne ou des Nations unies. Justement,、euh, il y a le, le Sénarède qui récuse et le médiateur Moukapa. Il y a le médiateur Moukapa qui, qui semble écarter un certain groupe de personnes qu'il qualifie de, de, comme des gens qui ont, qui ont perdu la raison. N'est-ce pas là un problème bon, Bien sûr, euh, euh, la médiation、euh, ou bien la facilitation sont des processus、euh, qui, sont, euh, qui requièrent beaucoup, beaucoup de, de tact. Et je crois aussi que、euh, nous devons euh, situer euh, ce que nous entendons dans,、euh, dans l'espace et dans le temps. Si aujourd'hui、euh, les négociations n'ont pas encore、euh, débouché sur quelque chose de concret, je crois qu'il y a aussi、euh, lieu de, de sentir qu'il y a une certaine nervosité, une perception de, de constater peut-être que les choses traînent et qu'elles ne devraient pas traîner. Et aussi,、euh, je crois qu'il y a、euh, une autre manière de voir qu'au、euh, niveau, au stade actuel, est-ce que vraiment, euh, euh, ce qu'on appelle en anglais le stalemate, est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont suffisamment、euh, en mal、euh, Est-ce qu'ils ont suffisamment mal、mm -hmm. pour、euh, qu'ils puissent dire que la chose qui reste, c'est、euh, la négociation Je crois qu'il y a un côté qui se suffit amplement et un autre côté qui semble、euh, défavorisé. Et c'est à ce moment-là où、euh, il faut voir qu'est-ce qu'il qu qu faut. Le, le médiateur est à quel niveau Est-ce qu'il est au début Est-ce qu'il est au milieu Est-ce qu'il est, est, qu est à la fin Alors, rapidement, il y a. Peut-être une... qu'il est vers la fin. <rire> alors,、euh, alors là, alors il, a, il, a, il, a, il, a, il a sauté il les étapes. Il a étapes, alors... parlé de, que d'ici juin, il peut y avoir d e a c c o r d Permettez, permettez que je glisse un mot.、Mmh. Utilisons les mots qu'il faut. Médiateur ou négociation, franchement, je pense que la crise dont vous parlez, c'est une crise de conscience. Parce que si, si les gens comprenaient que nous ne sommes pas dans, dans une phase de négociation, a, on parle de dialogue c'est ça l'expression consacrée. C'est un dialogue i n t e r b o u r o n d a i s Il n'y a pas de négociation. Pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. On e négocié. n e p a Les seules négociations, c'était avec le peuple à travers les urnes. Et ces <rire> négociations sont terminées. No, no, et et maintenant. C'est la terminologie. La terminologie. Ça n'a pas le, beaucoup d'importance. Oh là、wow, là, la, la terminologie、ah, a une grande a importance. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Et, et, et, et l'ancien président de la Sous-Ancien. L'ancien p r é s i e n t de la u s a n c i e n Tout au moins, tout au moins il, il y a des parties mais, qui se rencontrent autour d'une problématique. Mais Cette crise aussi, dont vous parlez, est-ce que vous savez définir cette crise Oui, je peux définir. -ce ça. C'est certainement une crise de jalousie. Non, non, non. Il y en a qui ont pu. Qui ont, qui ont été aux élections, qui ont gagné、euh, ces é l e c t i o n s et à d'autres qui voudraient. Pas une de Alors, je maintenant, peux ça, maintenant, je, maintenant, je, je peux voudrais, voudrais, voudrais qu'on qu utilise les expressions qui sont consacrées. Il est facilitateur, il a été désigné par、euh, la, région. la région comme facilitateur et non comme médiateur. Mais il, je sais qu'il y a certaines personnes qui, qui voudraient qu'il soit médiateur. Parce qu'ils veulent que le processus dans lequel nous sommes soit une négociation, non pas un dialogue. Mais c'est un dialogue inter-bourondais. Et ce dialogue ne c o n c e r n e pas deux parties, mais plusieurs parties prenantes à ce dialogue inter-bourondais, à ce processus. Mais de toutes les manières, l'objectif est, est de trouver solution à la crise. À quelle crise Parlons de cette crise cette fois-ci. Quelle crise y a-t-il au Burundi oui, Il n'y a, a pas de crise institutionnelle. Il y, a, il y a, sans vous couper la parole, il y a Fénias Nigaba qui parle de problèmes, de crises, de causes et de solutions. Il, voilà, a, il y a parlé de quatre pa étapes. Il l m é a n g Et e tant que vous avez le micro, justement, il a dit que vous semblez minimiser la situation. n o t r e réaction Pas la situation,、non. mais eux veulent amplifier. Eux qui Ceux du f r o d e b o u par exemple, parce que parlons du f r o d e b o u qui se trouve autour de cette table, le f r o d e b o u a rejeté les élections longtemps avant que les élections aient lieu. Il y a eu plusieurs manœuvres dilatoires pour torpiller le processus électoral longtemps avant. Et、il y a eu plusieurs correspondances qui ont été envoyées au secrétaire général des Nations Unies pour lui dire voilà, nous voudrions qu'il y ait、euh, un contingent, une force onusienne au Burundi il y a un génocide en préparation ils ont demandé un gouvernement de transition longtemps avant même qu'on aille aux élections en avant 2015. Donc,、euh, ceux qui ont commencé à demander cela en 2013 n'ont pas une force morale aujourd'hui de parler ou de commenter sur ces élections qu'ils n'ont jamais voulu. Et, et, et, et autre chose. Si、euh, les gens pensent qu'aujourd'hui on peut retourner dans une phase de négociation, c'est que c'est des gens qui continuent à croire que le peuple burundais n'a pas le dernier mot. Le peuple burundais n'a pas choisi. Le peuple burundais n'est pas allé aux urnes. Donc, nous voudrions revenir aux affaires par la petite porte, celle des négociations. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous sommes dans un processus de dialogue. Et le dialogue, c'est un dialogue permanent. Si vous trouvez toutes les commissions qui existent, les conseils nationaux, etc., c'est des conseils qui ont été mis en place à travers un dialogue. Le, le, le, le, le, le, le CCLP2, le, le, la vision 2025, mais c'est à travers un dialogue inclusif、euh, que ces instruments sont mis en place. Alors, si nous parlons de dialogue inclusif, eux, ils prennent un dialogue exclusif en le maquillant d'inclusivité. Ils prônent Un dialogue exclusif. Parce、ah bon? qu'ils disent、mmh. qu'il qu faut dialoguer avec le Sénarède. Et nous disons, le dialogue inter-bourondais, c'est un dialogue qui concerne tous les Burundais. Qu'ils soient à l'intérieur du Burundi ou de la diaspora, qu'ils soient en Belgique, en Afrique du Sud,、euh, au Soudan, au Soudan du Sud,、euh, aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Australie, un peu partout. Tous ces Burundais-là, leur opinion Vaut la peine d'être entendu. Et, et, et aussi des Burundais qui se trouvent à l'intérieur et des Burundais qui appartiennent à la fois à des formations politiques, nous en avons plus d'une quarantaine, et d'autres qui n'appartiennent pas à des formations politiques, des Burundais de la société civile et d'autres pas, confession religieuse, toutes les régions、euh, et provinces du Burundi. Donc, un dialogue inclusif, c'est un dialogue qui prend à bord tous les Burundais sans exclusif. Exclu Alors, mais eux et certains de leurs sponsors, Continue à penser que le, le Burundi peut aller sur une table de négociation avec d'anciens putschistes, avec d'anciens insurgés, avec des gens qui se sont regroupés au sein. Il monopolise、euh, la parole.、Ah, je vous ai laissé parler、euh, pendant. Mais voilà, pour conclure, je voudrais vous dire que l'offre début o n'a pas une force morale de parler de dialogue inclusif, d'élections, parce que vous avez torpillé les élections longtemps avant qu'elles soient. Mais juste un mot, qui selon vous est éligible à participer au dialogue qui ne l'est pas Tous les Burundais et la définition de ceux qui sont éligibles vient d'abord des lois qui régissent la République du Burundi. Ceux qui sont poursuivis par euh, euh, la justice ne peuvent pas en même temps être partie prenante à ce dialogue. Et puis, il y a des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2248 et la, la résolution 1779, qui définissent ceux qui doivent faire partie de ce dialogue les acteurs,、euh, all peaceful stakeholders les, les, les, les, les acteurs qui ne sont pas violents. Et ce que aussi le facilitateur a dit, pas ceux qui sont derrière le putsch, ceux-là doivent être extradés, doivent être arrêtés. Donc, c'est tous les Burundais, qu'ils soient du Burundi ou de la diaspora. De l'intérieur du Burundi ou de la diaspora, qu'ils appartiennent à des formations politiques ou pas, qu'ils soient de la société civile ou pas, etc.、Mmh, etc.、Ouais. Monsieur l'analyste Pierre Claver. Mais, mais moi, je n'ai pas de parole depuis longtemps. Vous voulez l'épauler Vous voulez glisser quelque chose et, Non,、euh, non, parce que. que c'est... Joseph Parce qu'on débat sur.、Euh, qui en, participe en... Qui ne doit pas participer au dialogue non, Je pense que personnellement,、mmh. ce qui arrive aujourd'hui, nous sommes en train. D'arriver vers la fin c e s t ce que les gens appellent crise grave, parce que déjà nous sommes allés dans ces élections de 2015, dans des difficultés. Nous les avons menées dans des difficultés. C'est parce qu'il y avait un groupe qui avait juré que ces élections n'allaient pas avoir lieu, qu'il fallait que ce pouvoir, ce parti tombe et qu'on tombe dans une certaine transition. Pour pouvoir glaner quelques avantages qu'ils n'auraient pas pu avoir démocratiquement parce qu'ils craignaient des élections. Ils ont utilisé tous les moyens. Je ne vais pas les énumérer. C'est ce que. Je ne vais pas les énumérer. C est, c est, c est, c est. Ils ont fait, tout fait. Ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que j'appelle des espoirs déçus, des rêves qui sont brisés parce qu'ils ont rêvé, ils n'ont pas eu et ils sont en train d'être confrontés à la réalité des choses. C'est normal qu'on entende beaucoup. Aujourd'hui, un peu comme、euh, les dernières énergies pour crier、euh, crier haut、oh, que, que ce que le président Mkapa est en train de dire, est en train de faire, c est, c est, c est, c est, ça se fait très mal. Mais il faut être réaliste. On est en train d'avancer. N'en déplaise à ceux-là qui ne l'avaient pas souhaité ainsi. Nous y sommes. Mais ce sont des Burundais. Nous devons les considérer tant qu'ils sont.、Euh, Dans le panier de ceux qui peuvent être considérés, je veux dire ceux qui ne sont pas putchistes, s ceux qui ne sont pas des votes en guerre, avec eux, avec ce monde-là, on avancera. Il faut bien dire pour que eux, l'avenir est prometteur. Très, oh là là. Il, avait, il a dit six mois, je pense qu'en moins de six mois, on sera déjà au bout. Votre analyse, M. Pierre Claver, Zengi Yumba Je pense qu'il、euh, faut、euh, essayer de, de comprendre. On parlait de, de, de légibilité l i des participants au dialogue. Je dis, il faut essayer de comprendre、euh, le contexte dans lequel ces pourparlers、euh, se déroulent. Je crois qu'il y a une partie de ceux qui devaient、euh, faire partie de ce dialogue inclusif qui, aujourd'hui, semble e x c l u Je crois que le médiateur、euh, n est pas allé par quatre chemins、euh, il a tranché complètement. À partir de ce moment,、euh, je pense que nous devons aujourd'hui、euh, nous interroger sur la suite et la forme des pourparlers qui vont avoir lieu. Le secrétaire adjoint du、euh, parti au pouvoir vient de dire que、euh, la suite est prometteuse et que ça ne devrait même pas attendre、euh, six mois.、Euh, je pense que. Il est que... rassurant et il rassure. Oui, donc s'il si le dit,、euh, c'est qu'il a peut-être des, des idées, des informations à sa possession que moi, je n'ai pas.、Mmh. Mais、euh, je dirais qu'une、euh, crise qui dure pendant、euh, une année et demie. Quelle crise、euh, Une seconde, s'il vous plaît.、Mmh. Euh, s'il si n'y a pas de problème, je ne crois pas aussi qu'on、euh, l'aurait appelé pour, pour venir euh, faciliter euh, une certaine entente entre、euh, les Burundais. Je crois que, bon, bien sûr, dans les proportions qu'il y a, nous ne disons pas qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui、euh, au Burundi, mais il y a un moyen, peut-être aujourd'hui, de voir est-ce que le médiateur pense, comme、euh, certains qui sont à l'extérieur du Burundi, qui ont été contraints à l'exil,、euh, p e n s e qu'il、euh, y a moyen, encore une fois, de continuer à faire rencontrer le gouvernement avec tous les acteurs. Y compris ceux que le, le gouvernement n'accepte pas. Donc,、euh, je crois qu'il y a un passe aujourd'hui au niveau de la plateforme Senared, même si、euh, le gouvernement dit aujourd'hui qu'ils n'ont jamais fait partie des gens qui devaient négocier. Comme analyste, moi je dis que、euh, nous sommes à une étape où il y a, par exemple,、euh, deux forces en présence une très très grande force qui est représentée par le pouvoir. Et une autre partie qui se cherche encore. Et au niveau. La partie qui se cherche encore, c'est aussi la... une force ou une petite force Ça, c'est difficile à dire、mmh. parce que、euh, la force se définit de plusieurs manières.、Euh, ça ne peut pas être nécessairement une force politique,、euh, militaire,、mmh. mais、euh, quels sont les moyens qu'on utilise, quels sont les leviers、euh, pour qu'on puisse peser dans la balance Alors, si、euh, au niveau diplomatique. Il y a comme un clin d'œil qu'on donne à tout le monde de s'entendre de manière, euh, euh, disons, civilisée, à ne pas passer par la guerre. C'est que、euh, cette guerre-là ne peut pas résoudre des problèmes. S'il y a、euh, des actes de violence、euh, au Burundi, et je crois qu'on les observe aujourd'hui, avec bah, plusieurs personnes qui ont déjà perdu la vie. Pendant、euh, ces 24 mois, ou un peu avant les élections, pendant les élections et après, je pense qu'il、euh, faut vraiment trouver une solution pour que、euh, les Burundais puissent ensemble cheminer vers ce lendemain meilleur que tout le monde souhaite,、euh, en étant ensemble et en ayant conclu un certain pacte. Pour que、euh, finalement, si on veut même, on a parlé tout à l'heure des élections de 2020. Et、comment on peut les préparer Cheminer、euh, vers la, un lendemain meilleur. Fénias Nigala au sein du parti Savonia Frodebou. Est-ce que vous n'êtes pas rassuré Moi, je ne suis pas rassuré. Je voudrais revenir un peu en arrière. Quelle est la nature du conflit Quel est le problème que nous vivons maintenant C'est la négation de l'accord d'Arusha et de la constitution. C'est ça, c'est ça le, le problème majeur. Par qui Par une partie. Une partie en conflit. Alors, vous voyez maintenant que si. Les gens se sont entendus. Ils ont fait un, un, un accord et que l'accord a été violé. Les deux parties ne se sont pas e、euh, n t e n d u s pour se mettre ensemble et trouver une solution. C'est pourquoi on a mené un médiateur on a mené un facilitateur. Alors ici, on va d é r é g u e r autour de quoi Il y a beaucoup de questions, questions ici, s u t lesquelles on doit discuter pour, et pour trouver une solution durable. On dit r a i qu'il n'y a pas de problème. Il y a des réfugiés, il y a des, Burundis, des Burundais réfugiés à l'extérieur. Il y a des médias qui ont été détruits. Il y a les leaders de l'opposition qui sont en exil. Les leaders de la société civile qui sont en exil. Et vous dites qu'il n'y a pas de problème. Alors que ces personnalités-là ont quelque chose à, à faire, à contribuer dans la vie d'une nation. Donc le problème y est. C'est pourquoi même la sous-région a donné un facilitateur pour trouver une solution. e n e x i l je pense qu'ils vont être invités. Peut-être pas tous, mais. Il y a un parti qui. Pourquoi pas tous il faut, il, faut, il faut inviter le maximum possible pour trouver une solution. C'est ça l'inclusivité. C'est ça. C'est ça ce que nous voulons. Nous ne voulons pas qu'aujourd'hui on trouve une, une solution qui est à moitié. Mais Par exemple, au sein du parti Samania Fredébou, vous allez être invité. N'est-ce pas que vous. d e r n i è r e m e n qu'est-ce qu'on nous a fait ici Lorsque le président m o u k a p a est venu ici. Qu'est-ce qu'on a fait On a donné le pouvoir à, au ministère de l'Intérieur en invitant. Il a invité seulement les partis qui, qui ont participé, qui, qui ont fait la réunion. d o n il t a i g a Lorsqu'on a demandé l'invitation du f r e d de o u Vous n'avez pas été convié. Attendez, je, je, je continue.、Mm. Lorsqu'on a, a demandé l'invitation du f r e d de m o u i n on a dit passez, passez au, mini, au cabinet du ministre pour, pour, pour, pour prendre ça. Est-ce que ce n'est pas une viste un de p r o c é d u Normalement, dans, nous, nous sommes habitués、oui. nous avons des permanences. Le ministère, c'est le ministère qui, qui, qui donnait les invitations,、il、devrait passer autour des. Nous avons des adresses physiques. Mais, comme à la guerre, à la guerre si on a donné le pouvoir au ministère d'Intérieur, e l il est d é c é d de défuder, comment est-ce qu'il allait faire Alors, il faut que le président Boukaba prenne les choses à, la main, les choses à la main. Si vous permettez, si vous permettez, une minute, je, je, je, je, je n'irai pas loin. Quelques, que, secondes. quelques secondes. Moi, je vous dis toujours que les mots ont leur poids. Quand l'analyste dit que. Il y a des opposants qui ont été contraints à l'exil. Tout à l'heure, vous parliez d'une manipulation de l'information, de la communication, etc. Quand vous parlez i du Sénarède. Vous parlez i d e Vous, vous parlez de la communication, que tout est communication, etc. Que certains croyaient que le scénariste était partie prenante au dialogue inter-bourondais.、Oui. Je vous ai dit que le scénariste n'a jamais été convié au dialogue inter-bourondais, jamais.、Mais、ni moi, à l'intérieur, ni à l'extérieur. Mais dans l'opinion, dans l e x t é r e Alors, c'est ça la manipulation abjecte et absurde de l'information qui veut faire croire au monde. Pas, que... C'est pas dans toute l'opinion, c'est dans une certaine, dans une opinion. certaine dans opinion. Dans une certaine opinion,、oui. mais c'est une manipulation abjecte et absurde.、Mm. Parce qu'on veut faire croire que l e Sénarète est, une, est, est la, la principale plateforme de l'opposition, alors que ce n'est qu'un conglomérat de, de perdants. Vous additionnez ce qu'ils ont eu aux, aux urnes、Mais、en 2010 et 2015, ils n'ont pas sa, 5%. s a parole. Mais qu'il termine et puis je, je poursuis mon je, bon, je, je pense qu'il faut un minimum de respect lorsqu'on est sur. m e le... i s vous prenez pas toute la parole.、Non. Un minimum de respect. Laissez-les parler.、Oui. Mmh. Mmh. Alors, le dialogue, c'est un processus. C'est un processus qui doit respecter certaines étapes. Pour nous, nous voyons que le président Moukapa est à l'étape de préparation. Il n'est pas encore dans le vif du sujet. Donc, il y a la préparation, il y a, les négociations, il y a la négociation, le dialogue qui est proprement dit, et il y a la conclusion. Alors, nous sommes dans la phase préparatoire. Donc, avoir des problèmes au niveau de la préparation, peut-être on va trouver des solutions, mais on n'est pas encore sur les, les intérêts des, des uns et des autres. Parce qu'il faut faire des négociations basées sur des intérêts, n e i s pas sur des positions. Puisque vous voyez maintenant qu'il y a des positions, on essaie de, de faire des, un dialogue basé sur des positions. Ça ne, ça, ne va pas, ça ne va pas aboutir. Puisque lorsqu'on va dans un dialogue, chaque parti e a ses intérêts. Il faut essayer de détecter les intérêts et trouver des solutions satisfaire ses intérêts. C'est ça. Normalement,、oh、là Mais là. Nous, espérons, nous espérons que le, le facilitateur <rire> va essayer. Si vous parlez de s a p r o p r i é t s ce des sont, des intérêts ce,、si、sont des, des intérêts. ce sont des intérêts pour qui intérêts Les intérêts pour la mouvance et les intérêts pour l'opposition. Ça, c'est universel. Il y a un intérêt général. Quelle est la place L'intérêt général. général normalement, bah, parmi ces intérêts, n'oubliez pas que normalement, dans, dans ces est -ce intérêts. Est-ce que je vais avoir la parole Attendez. Je vous ai respecté. Mais... L'intérêt général sera maintenant dans ces intérêts-là de deux parties. Oh là là. m o u k i d o u u r e t o u t u r a e u i e Eum u tuenzura kise ni doku v itagati mame embero tu garurumutima. チローいえ、きいすー、ごさー、いきー、ぐにちあちゅう、とらー、きいさんぎはばけ。 I can look with me, Quacuero, Coquine, Mulekei, Takatule, Afati Kanye Nabandi Mukuro, Muzima, O、oh, oh. Muse, do Pumiku, Nikiako, do Sangira, Kabisinaga, Kanatina. m a s u m i n g you're Qui nous aurait c a p t é en cours de route,、et、je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de dialogue i n t e r b o u r u n d a i s initié par la communauté est-africaine pour résoudre la crise au Burundi. Où en est-on aujourd'hui Quelles attentes pour l'avenir Quatre invités sont avec nous sur le plateau. Il s'agit de w i l l y Niamitwe, conseiller principal et chargé de la communication à la présidence de la République. Honorable Joseph Nakautimana du Parti s n de DFDD, c'est le secrétaire général adjoint Fénias Nigaba Offrodebou, ainsi que Pierre Claver Nsengioum va a n a l y s t e politique. La récusation du médiateur par une partie ou le retrait, vous avez demandé la parole, monsieur le secrétaire général adjoint du Parti s n de DFDD au pouvoir. La récusation du médiateur ou du facilitateur par une partie ou le retrait de cette partie du dialogue aura l i e Quelle influence o n a. Aura, je je l'ai très bien dit, je le répète encore.、Mmh. Le pays, le Burundi avance très bien. Et je le répète, n'en déplaise à ceux qui avaient des rêves qui sont aujourd'hui déçus, à ceux qui avaient cru dans des choses、euh, et qui ne les ont pas eues. Aujourd'hui, il y en a encore. C'est très normal qu'il y ait encore, maintenant qu'on arrive un peu Qu'on a r r i vers v e la fin, parce qu'on est confronté à la réalité. C'est normal qu'ils vendent encore un pays en difficulté, un pays où il y a du chaos, un pays où rien ne va. Ils vendent un pays que, en euh, difficulté, euh, vous vous vantez un et, pays en d i f f i c l Et puis, en... et pour, et pour faire croire aux facilitateurs que tout ce qu'il est en train de faire, peut-être sans eux, ça n'ira pas. Je me rappelle quand on apprenait、euh, la littérature、euh, négro-africaine、euh, au campus, on disait. Quand un tigre ne proclame pas sa tigritude, il faut laisser le facilitateur, il faut l a i s s e r travailler faire son travail, et nous sommes derrière lui, et beaucoup de Burundais sont derrière lui, et comme je l'ai dit, je le répète, nous avançons sereinement, et l'avenir est meilleur, et c'est bientôt. Votre、voilà. réaction Maintenant, je, je vais prendre la parole parce que là, je. je, je juste Moi,、intercalé. je suis très court, hein,、euh, comme vous l'avez vu, je ne suis pas quelqu'un qui. J'ai eu 45 secondes, mais, mais, mais là, je suis, je suis oublié euh, sur, euh, dans ce débat. Mais il y a une chose, je, je, je ne tape pas sur、euh, l'analyste, mais, mais, mais je reviens toujours sur、euh, vous ces analyses. Je, je, <rire> je ne tape pas sur l'analyste, mais je reviens sur ces analyses qui sont, ma foi, toujours biaisées. <rire> Biaisé parce qu'on essaie de nous faire croire qu'il y a des gens qui ont été contraints à l'exil. Regardez ce qui s'est passé en 2010 après les élections. Il y a des gens qui sont partis, monsieur. Ils sont partis et sont revenus quand Alexis s i n d o u i est revenu au mois de mars 2013. Il y a eu Kamayano qui est revenu. Il y a eu、euh, Agaton Gwassa qui est rentré. Et tout, tout ce monde-là qui était parti parce qu'ils avaient perdu aux élections de 2010. Ils ont formé l'ADC i k i b i r i En 2015, ils ont, ils ont fait le s é n a r è d e C'est exactement la même chose. En 2010, on avait des cadavres dans les rues、euh, à Bujumbura o rural. Et, et, et là, qu'est-ce qui s'est passé Les gens réclamaient un dialogue avec le parti vainqueur aux élections. Et nous avons entamé un dialogue avec、euh, l'appui、euh, du Bénin. En t o u cas d'aujourd'hui,、voilà. pour. Vénil. Oui, justement, pour il faut, il faut, il faut que、Bénil. ces analystes comprennent qu'en prenant fait et cause. Pour、euh, la déformation de l'information, ils sont en train de rendre un très mauvais service à la nation. Et, et, et, et je voudrais revenir sur ça. Si nous avons vu 2015 venir avec des déclarations de certains partis politiques qui ne voulaient pas qu'il y ait d'élection s du tout, si nous avons vu même dans les journaux. Des gens dirent, il n'y aura pas d'élection en 2015. Lisez l'article de novembre ouais,、oui. euh, 2000, 2011、euh, de, du journal Iwacho. t C'était clair et net, il n'y aura pas d'élection, mais nous entrons dans une révolution. Mais ce que nous ferons, ce sera limiter les morts. Et, et nous avons vu des attaques, des attaques armées. Nous avons vu des mouvements se former. Et des gens qui disaient, il ne faut pas qu'il y ait d'élection en 2015. 2012, les g a r s、euh, Moukono qui ont été t u é s Prenez l'Uvaïanga, prenez tous ces mouvements, la FRD, Abanya Gihougou et tous ces mouvements, Nzaba, Mema, etc. C'était pour torpiller le processus électoral. Allez dans la formation de la CENI et de ses démembrements. Vous avez vu ce qui s'est passé. Allez maintenant. o、oui, n e m a i parlons de l'avenir. Nous parlons de l'avenir. Du, du présent. Et, et, et, et, et parlons et maintenant de ce dialogue、vie. qui était réclamé en 2013-2014. Parlons de ce gouvernement de transition qui était réclamé avant les élections 2015.、Et、cela explique. Explique que les élections 2015 n'étaient pas voulues par une certaine classe. Et cela explique aussi ce qu'il a dit, les intérêts sectaires. Nous voulons d'abord nos intérêts. Il a parlé d intérêts ou, sectaires. Mais il a non, parlé, non, non, non. Il, il a parlé dit, des intérêts. Il a dit, vous avez、intérêts. posé la question clairement, quels intérêts Il a dit, ceux de la mouvance et ceux de l'opposition. Ce sont des intérêts sectaires, monsieur. Non, non. Et, et, et vous avez. s i imposé...、si、vous avez des intérêts que vous protégez. Non, les, pro ah, nous, ah. les, les intérêts. De la nation, de toute la nation. Quand vous gérez un pays, vous devez défendre non pas les intérêts de la mouvance, mais les intérêts de la nation. Et nous ne sommes pas、Une、en train de défendre、question. les、Une、intérêts de la nation. Il y a des principes dans les dialogues. Et, et, et on et doit si... faire des dialogues basés sur des intérêts pour voir des solutions. Et de si, et si, et si vous ne... pensez que ce, ce dialogue sur ces intérêts sectaires reviendront ce sont des dans ce pays, ce sont des le, le, le premier le principe. principe. Oui, on, est... Est, on est en train de parler de ce processus du dialogue interbouronnais et on a parlé. Quelles attentes Quelles attentes selon vous Avec l'étape où on est au j o u r de la guerre Maintenant, quelles attentes Les attentes sont celles-ci. Les Burundais doivent maintenant apprendre à aller aux élections et à respecter le résultat des urnes. Et c'est ça la seule grande attente de ce dialogue, de ce processus dans lequel nous sommes. En 2010, ils se sont retirés et voulaient dialoguer. Nous avons appliqué la fermeté. Ils sont revenus par la petite porte. En 2015, ils veulent faire la même chose. Et il faut appliquer la fermeté pour qu'en 2020, les gens n'aillent pas tuer des gens et lancer des grenades dans des marchés et exposer des cadavres pour dire voilà, nous voulons être、euh, pris à bord. Voilà, monsieur, c'est ça le seul intérêt qu'on doit défendre celui de la nation, pas des intérêts s e c t a i r e s Et en attendant, il y a le facilitateur qui est récusé déjà il y a le facilitateur qui semble. Qui est récusé par qui Alors, le s é n a r è t e Il est récusé par des gens qui ne sont pas parties prenantes au dialogue i、oh. n t e r b o u r u n d a i s Nous n'avons jamais vu le s é n a r è t e dans le dialogue i n t e r b o u r u n d a i s ni à l'intérieur, ni à l'extérieur du pays. Et si le s é n a r è t e qui n'est pas reconnu par la loi, qui n'est pas partie prenante au dialogue i n t e r b o u r u n d a i s r e c u s e le facilitateur, c'est sans effet. Et l'accord dont parlait justement le facilitateur, ce sera rassurant. Nous avons combien d'accords Nous avons la charte de l'unité nationale qui est en quelque sorte un, un accord. Nous avons l'accord d'Arusha. Nous avons l'accord global, global de cessez-le-feu. é Nous avons l'accord global de c é c i l e au e f e u entre le c n d f d t et le g o u v e r n e m e n t de transition de l'époque.、Oui. Les accords. Nous devons、oui. maintenant avoir et aussi un autre accord une charte de la démocratie. Et la charte de la démocratie, c'est important. Après la, la charte de l'unité, l'accord d'Arusha. Qui est un deal politique, si vous voulez. L'accord global,、ah, c'est le feu. Il faut, il faut, bien sûr, qu'on arrive aussi à une charte de la démocratie,、Donc、que le... les gens respectent faisons, le faisons résultat des urnes. De、euh, le... Quand même, il faut appeler les choses par leur nom. Un accord. Qui a réuni beaucoup de personnalités très importantes. Le G7 et le G10. Le G7 et, et le G10. La et Tela, européenne, le a s u n g s et t le G10. Et la, la sous-région. Et vous dites d c'est que e un appelez l Ça a s'est minimisé. Et, et vous appelez ça deal? Et, et, non, non, non, non, non, un deal Non, okay, non, non. C'est un deal. Ok, la parole est à vous, Fénias Négalé. Non, Marma, les attentes. Accord, Vos attentes. Il faut respecter les clauses. Il faut respecter les clauses. Et les attentes. Vos attentes au sein du parti Sarwanien-Fraudé. Les attentes. Face au dialogue dont on est en、bon. train de parler. Est-ce que le porte-parole du f r o d i v o u s comprend ce dont il est en train de parler Laissez-le parler. Pourquoi vous p u v e vous minimiser. Je ne minimise pas o Non À vous la non, parole, monsieur、Félias. le porte-parole. Allez-y. Il faut respecter les gens. À vous la parole, Il faut、Félias. respecter les gens, monsieur Willy. Allez-y. D'accord, merci.、Mm. Et je vous respecte. Merci. Et je fais de même. Merci beaucoup. Alors, les attentes.、Mm. Nous, nous voulons avoir une solution à la crise que traverse le Burundi. Nous attendons. D'abord, au médiateur qui s'amende. D'abord, d'inviter tout le monde. Inviter tout le monde. N'est pas exclu. N'est pas exclu r e aucune personne. Afin d'avoir des solutions durables. Puisque le Burundi a besoin de se développer. Le Burundi a besoin de, de ne pas être dans ce chômage. Le Burundi a besoin de,、euh, de quitter cette pauvreté qui minait toute la population burundaise. Nous, nous voulons maintenant qu'il y ait une amélioration des relations. Les relations entre les Burundais avec les, l e x t é r i e u r le PTF, pour qu'on puisse encore revenir sur le chemin de la démocratie, pour qu'on puisse encore、eh, faire, disons, les projets de développement, afin que nous puissions eh, être eh, une nation qui fonctionne à la normale. Voilà. Ce、mmh. sont des attentes et des、oui. espoirs. Bon, nous espérons, nous espérons, nous gardons, au niveau du f r o t t n t des boules, chaque fois nous gardons espoir parce que ce n'est pas la première fois qu'on dialogue. Nous espérons que le dialogue, le vrai dialogue aura lieu et, les, et on aura l e s vraies solutions aux problèmes actuels. Mêmes attentes, même espoir, monsieur l'analyste Pierre Claver. Aujourd'hui, il est difficile vraiment de, de, de parler de manière très sereine de ce qui se passe. Je ne vois pas beaucoup de raisons d'être trop optimiste, mais、euh, il faut quand même garder l'espoir.、Euh, je note、euh, aussi qu'il y a un besoin vraiment、euh, urgent et qui devrait être là de manière constante、euh, au Burundi. C'est,、euh, c'est voir comment euh, dépasser、euh, l'intolérance politique et aussi、euh, apprendre à débattre contradictoirement et à accepter la vérité chez l'autre. Le respect、euh, aussi des, des partenaires est très important. Mais aussi,、euh, nous devons,、euh, monsieur le chargé de communication,、euh, je pense qu'il、euh, faudrait aussi qu il,、euh, que tout le monde comprenne qu'il faut séparer les gens et les problèmes. Que,、euh, Vous voulez dire quoi C'est-à-dire que、euh, s'il y a un conflit,、euh, il faut、euh, vraiment, s'il y a un problème, que les gens regardent le problème,、euh, pas les individus. Parce que.、Euh, Nous l'avons vu en politique,、euh, il le dit souvent lui-même, c'est un jeu. La politique c est un jeu.、Euh, quand vous jouez franc jeu, il y a、euh, aussi possibilité que ce que vous défendez aujourd'hui peut、euh, subir quelques modifications et demain vous vous retrouvez assis avec、euh, vos ennemis d'hier. C'est ça la politique. Vous avez suivi Donald Trump、euh, et Hillary Clinton. Vous avez suivi même au sein même du Parti、euh, démocrate. Le, le débat n'était pas facile entre Bernie Sanders et, et Hillary Clinton. Mais dès que les tendances ont dégagé, qu'on、euh, t m o n t r é que Hillary Clinton allait gagner,、euh, c'est Bernie Sanders qui a appelé ses membres à soutenir. Et aussi plus tard, à la fin de l'élection, toutes les insultes,、euh, nous les avons entendues entre、euh, Trump et Clinton. Nous avons entendu. Oui, à la fin, il y a Mme a a d Clinton qui a félicité l'autre. Bien sûr qu'il y a encore. C'est ça la politique. Il y a les, les discussions sont interminables. C'est-à-dire que c'est ça, ça la nature même de, de, de la politique que les gens parlent, se parlent, continuent à parler, continuent, continuent, continuent. C'est-à-dire que nous devons arriver à un stade où、euh, nous devons dire que. Les adversaires politiques ne sont pas des ennemis qui doivent、euh, se vouer,、euh, je ne sais pas, une haine éternelle. C'est-à-dire, vous regardez même au Burundi、euh, la nature même des, des... pourparlers.、Euh, vous avez vu ce qui s'est passé avec le l'Uprona qui traitait、euh, le sein d e DFTD ainsi que tous les autres qui n'étaient pas de la mouvance de l'Uprona comme il e s traitait de tous les noms. Mais plus tard, on a vu.、Euh, Comment, comme on dit, le processus de, de pour parler a pu amener les gens ensemble et les gens ont pu se parler jusqu'à signer un, un deal. Ils se sont entendus sur quelque chose. Moi, je dirais qu'aujourd'hui,、euh, les attentes, c'est que tous ces Burundais, tous ces politiciens puissent euh, vraiment euh, faire cette étape de, de, de penser à la vision commune. Demain, il faut、euh, commencer maintenant à. Imaginez comment il faut avoir un pied dans l'avenir. Les décisions qu'ils vont prendre aujourd'hui engageront probablement le pays pour les prochaines 50 années ou 100 années. Donc les Burundais peuvent être comme les autres, comme les autres nations, bâtir et apprendre à chaque étape et voir les meilleures pratiques qu'ils peuvent utiliser. Je crois que c'est possible que les gens puissent、euh, dire Nous limitons les dégâts ici et nous allons、euh, voir. Comment faire en sorte que notre pays puisse、euh, vraiment profiter des apports de chacun Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que les Burundais avaient réalisées à partir de 2003 lors、euh, de l'acceptation de la cessation des hostilités entre、euh, le principal mouvement de CNDFDD, non, CNDD qui、euh, avait pris les armes et les ex-forces、euh, armées burundaises. Comment ils se sont entendus Ce qui se passe aujourd'hui, C'est voir maintenant, est-ce que c'est possible de repenser à tout ce qui avait été mis en œuvre pour arriver à ces étapes au niveau politique, comment on avait intégré les, mo les mouvements politiques qui étaient à, à l'extérieur du Burundi jusque dans les institutions, et qu'est-ce qui s'est passé, sur quoi est-ce qu'on doit aujourd'hui bâtir pour、euh, pouvoir redécoller et trouver la normalité qui évolue. Donc je pense que、euh, c'est un besoin qui est là.、Je Je crois que les politiciens du Burundi sont vraiment intelligents et ils doivent prendre la décision qui s'impose. En peu de mots, monsieur le secrétaire général adjoint du CNTDFDD, Joseph Nakartimana, des solutions. Mais vous savez,、euh... on croit avoir senti en vous quelqu'un de rassurant. Je ne sais pas, mais. Pour un, pour un lendemain meilleur, comme、je、vous l a v e z dit.、Pas. Vous avez raison, mais je ne sais pas si, si je rassure.、Hmm. Mais eu égard à tout ce que nous avons dû vivre ces dernières années, je pense que nous devons mesurer les mots que nous, que nous utilisons. Parce qu'on a perdu beaucoup de morts, beaucoup de gens sont partis il y a eu beaucoup, beaucoup de biens détruits. On a des réfugiés qui sont partis, on a des amis qui galèrent ici et là. Il y a économiquement cette misère qui, qui s'est rajoutée. Et, et les responsabilités, c'est souvent、euh, par rapport aux mots qu'on a utilisés,、euh, nous, les responsables politiques, ou vous, des médias, ou d'autres、euh, de l'Église, ou d'autres de la société civile. Non, nous devons、euh, aujourd'hui. Savoir mesurer tout ce que l'on a perdu. Alors,、euh, comme on nous dit que c'est fini, qu -ce qu'est-ce qu que je peux dire Je, peux, je vais d'abord dire à mon ami d u f r e des Bouqueux l'accord d'Aroucha, c'est notre Bible, nous qui sommes au s e n d DD, FDD. Ça nous a aidé à réconcilier les Burundais et nous devons l'évaluer à travers le Sénat qui a son p r é r o g a t i v pour qu'il reste toujours bien appliqué. Je pense qu'il est réconforté, f e i a Je suis et, réconforté. Il y en a qui ont utilisé dernièrement. Euh, ce truc pour dire au,、euh, à certains partenaires. Le, pouvoir, le parti o o u v i r le p au pouvoir, ils sont contre l'accord d'Arusha. o Il y avait un mot génocide et qu'ils voulaient vendre derrière. C'est un jeu, mais on devrait vraiment arrêter. Ça fait des années, deux années de, de difficultés. Il faudrait qu'on arrête ça. Et、euh, où est-ce qu'on va Nous pensons que nous allons、euh, préparer ensemble des élections de 2020.、Et、il faudra que les concernés, qui sont les partis politiques,、euh, s'y préparent. Le facilitateur. C'est lui qui sait quel,、euh, qui il va convier à cela. Et nous, notre objectif, c'est qu'on arrive à des élections de 2020 en、euh, tant q、okay. e cadre serein, bien préparées et consorts. Nous pensons aussi que la société civile, qui a aussi été impliquée, qui a aussi été affectée par ce que nous. On vient de vivre, il y a une partie de la société civile qui s'est carrément rangée du côté des politiciens. Et je pense qu'eux aussi ont besoin de, de se ressourcer, de se retrouver pour、euh, se convenir sur、euh, une autre façon de, de travailler d'une façon professionnelle、euh, dans l'avenir dans lequel on est en train d'avancer. Mais, mais, mais en quelques mots, par rapport à là où nous sommes aujourd'hui au niveau de ce pays, c'est un pays que nous, tous les jours, Tous les week-ends, nous sommes dans les, dans les coins les plus reculés de ce pays, dans toutes les provinces, dans tous les villages. C'est un pays qui respire bien. On n e manque pas de difficultés, bien entendu. Mais les difficultés, les problèmes qu'on a, ne sont pas des problèmes qui pourraient stigmatiser le Burundi comme un pays où, où tout va mal, comme on cherche à le vendre. Alors, avec tout ça, c'est avec、euh, un espoir que je vous dis que l'avenir, je le répète, est très bientôt et meilleur pour nous tous. Merci beaucoup, monsieur. Joseph Nakarutimana, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti CNDD-FDD au pouvoir. Merci de votre contribution. Merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup à w i l l y n y a m i t w e Vous êtes le conseiller principal et chargé de la communication à la présidence de la République. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci de votre participation. Je vous remercie et je remercie aussi ceux qui étaient là. C'était un fair play. Je m'excuse auprès de Fénias et aussi de, auprès de l'analyste.、Bon, un putschiste, quand il f o u i l l e Il n'est pas contraint à la fuite, à l'exil, mais il fuit parce qu'il、euh, craint、euh, d'être、euh, arrêté et jugé. Merci à vous aussi, Fenias Nigaba. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du parti de Sarwania Frodé. Oui, merci, mais je termine par quatre b o n s Il faut qu'il y ait une responsabilité conjointe au niveau du dialogue. c'est le parti prenant, doit avoir des responsabilités conjointes. Il faut qu'il y ait une inclusivité il faut qu'il y ait une impartialité. Et il faut qu'il y ait une communication non violente. Et merci à vous, Pierre Claver z i n g h i o u m v a analyste politique. Merci de votre contribution. Je vous remercie et je souhaite en même temps à tous les politiciens d'avoir cette、euh, habitude qui est très bonne de se tendre la main, de s'écouter pour euh, pouvoir euh, savoir ce que l'autre pense et pouvoir voir s'il y a moyen de converger vers. Un point où ils prennent des décisions qui sauvent le pays. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Je rappelle qu'elle portait sur les négociations ou le dialogue interbondais. Où en est-on aujourd'hui Quelles sont les attentes pour l'avenir La mise en o n d e était assurée par Albert Nduayo, Francine Ndeokugayo à la réalisation et au micro, vous étiez avec Léon Sevitalio. Merci de nous avoir tenu compagnie. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganilo. À la prochaine. ク